Allahumma rabbi wa antum muslimun yaa yuhal Nasu taq Rabbakum al-Ladhi khalqa Kum min Nafs muaheedah wa khalqa minha ونساء الله bihi والارحام الله كان عليكم رقيبا نبعت سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيسان إسلام. Bienvenue donc une nouvelle séance de l'étude de madaris salikin le des d'azizine Randul Imam Ibn al-Qaym رحمه الله encore une fois. On est avec cette longue série qui nous parle des actions du cœur. Comment est-ce qu'Allah, Azza wa Il aimerait voir que notre cœur il soit dans quel état exactement Comme il dit, subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ Salim, que le jour dernier, ce qui va nous être bénéfique, c'est quoi C'est un cœur qui est sain. Un cœur qui n'est pas malade. Il faudra venir auprès d'Allah Azawajal avec un cœur qui est sain, qui n'est pas malade. Et que tout ce qu'on fait, toute la religion d'Allah Azawajal toutes les pratiques qu'on fait habituellement, que ce soit le jeûne, le saoum, la salat, la prière, le doua le pèlerinage, la sadaqa, le zikr d'Allah Azawajal tout cela, et eh bien tout tombe vers quoi Et se dirige vers quoi Et à quel objectif exactement de purifier notre cœur pour nous rapprocher d'Allah Azza wa et d'enlever toutes ces maladies qui euh, parce que ça fait bien sûr ça fait partie de notre nature en tant qu'être humain de tomber malade soit physiquement ou bien spirituellement si on ne prend pas les précautions qui sont nécessaires lors de la dernière séance on parlait de la station de Al-Khawf la peur d'Allah Azza wa ou dans un certain sens la crainte d'Allah Azza wa Comme pour ce qui est de Al Khayyan, on a parlé de Al-Wajal, plusieurs mots comme ça qui réfèrent en général au même sens. Comme on le traduit en français, ça veut dire craindre Allah Azawajal ou avoir peur d'Allah Subhanahu wa Taala. Et on avait expliqué que dans la religion d'Allah Azawajal, bien que ce qui prime c'est l'amour d'Allah Azawajal, aimer Allah Subhanahu wa Taala, et que Allah Azawajal nous demande d'avoir espoir en lui et de faire les bonnes œuvres pour s'attendre à avoir aussi la, ré la récompense pour se rapprocher de lui mais on a expliqué que ça fait partie de notre nature en tant qu'être humain dans cette vie du bas monde, qu'on a besoin un peu de, de peur et de crainte pour pouvoir rester sur le droit chemin et que pour la plupart des êtres humains, le simple fait de se limiter à Aimer ce qu'on fait, aimer la religion de Allah Azza wa aimer Allah Subhanahu wa Taala ou avoir espoir en la récompense de l'au-delà. Eh bien, pour plusieurs personnes, ça ne fonctionne pas. Dans certaines situations, ça va faire en sorte que les gens ne vont pas prendre le religion au sérieux. C'est pour ça que Allah Azza wa il nous rappelle dans le Coran Karim l'importance de le craindre. amanu, Craignez Allah Azza wa comme comme il mérite d'être d'être craint subhanahu wa ta'ala aujourd'hui inchallah azoud on va passer à une autre station qui est très brève, mais qui est la continuité de la dernière station aujourd'hui inchallah on va parler de al Ishfer. al Ishfer aussi c'est une autre forme de de peur et de crainte d'Allah azoud donc encore une fois ça va vers la même direction c'est pour ça que l'auteur ici l'a mis juste après la peur ou bien al khawf d'allah subhanahu wa ta'ala par contre comme il nous dit ici al ishfaq riqqa al al ishfaq ce mot là al ishfaq on va l'expliquer maintenant inshallah wa ta'ala c'est riqqa al khawf c'est une peur mais une peur qui vient avec une certaine douceur qui vient avec une certaine miséricorde comme il dit c'est وهو خوف برحمه من الخائف لمن يخاف عليه c'est lorsque par exemple tu as peur pour quelqu'un tu as peur pour lui Pourquoi Parce que tu as une certaine bonté envers cette personne. On pourrait traduire ici ce concept-là de l'Ishfèr, on pourrait, ne prenez pas ça comme une traduction définitive, peut-être quelqu'un pourrait nous trouver plus tard, Inch'Allah, une traduction meilleure, mais pour l'instant on pourrait appeler ça quoi L'inquiétude. L'Ishfèr, ça serait un peu l'inquiétude. C'est quoi l'inquiétude Je suis inquiet pour quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es inquiet pour quelqu'un Tu es inquiet pour quelqu'un en général, même à l'extérieur de la religion, dans la zone, pas nécessairement dans le domaine de l'Ibada. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ⁇ je suis inquiet pour telle personne ?⁇ Oui. Tu as, as peur que des mauvaises choses lui arrivent et en même temps, oui. tu, veux des, tu veux des bonnes choses pour la personne. Je suis inquiet pour mon frère, je suis inquiet pour mon voisin, je suis, je suis. Ça veut dire ⁇ j'aimerais, j'ai de la bonté dans mon cœur envers cette personne. ⁇ Il nous dit ici... فَنِسْبَتُهُ إِلَى الْخَوْفِ كَنِسْبَتِ الْرَأْفَةِ إِلَى الْرَحْمَةِ وَبِدَايَتُهُ إِشْفَاقٌ عَلَى النَّفْسِ أَنْ تُجْمَعَ إِلَى الْعِنَادِ Donc ici, on parle de l'ichfaq, ce ichfaq-là, l'inquiétude, mais pas envers les autres, envers nous-mêmes, envers notre propre nefz. On est inquiet pour nous. On est inquiet pour nous. On a peur que, qu'est-ce qui arrive, comme il dit ici, عَلَى النَّفْسِ أَنْ que notre âme eh bien qu'elle va commencer à se diriger vers la rébellion. C'est quoi la rébellion ici Le 'inad, ça veut dire de de résister aux ordres d'Allah Azod, de ne pas obéir à Allah Subhanahu wa ta'ala et de ce fait, comme on va le voir inchallah aujourd'hui inchallah Azod, vu que la station elle est courte ici que l'imam Ibn al il nous cite ici, on va la couvrir comme elle est. Après ça à la fin, j'aimerais partager avec vous trois ou quatre hadiths très intéressants du prophète qui vont dans le même sens de ce qu'on mentionne aujourd'hui ce qu'on a mentionné là la semaine dernière donc allah azza wa il nous parle de al ishaq ce mot là il est dans le coran tout ce que ici l'auteur il mentionne c'est pris du coran ou bien des hadiths du prophète sallallahu wasallam comme allah azza wa dit dans le coran Karim que les croyants Il craint Allah Azzawajal dans Al-Ghayb C'est quoi Al-Ghayb Qui pourrait nous rappeler c'est quoi ce mot-là Al-Ghayb On le trouve beaucoup dans le Coran Tayyip, ça c'est un exemple Mais le sens plus général, le mot Al-Ghayb L'invisible Ok, donc Il y a deux mondes Il y a Alam Al-Shahada Al-Ghayb Il y a le monde dont nous sommes témoins Et il y a un monde qui nous est inaccessible, c'est invisible. Comme pour nous, tout ce qui est à l'extérieur de cette salle, juste à l'extérieur, c'est un raïb. Vous comprenez C'est un, un monde de raïb, mais c'est de façon relative, parce que ça suffirait que quelqu'un sorte à l'extérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais dans le temps actuel, ce qui est à l'extérieur, c'est al raïb pour nous. Par contre, il y a un autre raïb, un autre monde invisible qui est absolu. Raïb mutlaq. mutla. Ça, c'est tout ce qui, par exemple, qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine heure Allahu ça c'est il y a aucun être humain qui qui le sait parce que pourquoi ça fait partie du gaib que Allah azza wa jalla a gardé auprès de lui c'est le qadar d'Allah azza wa jalla comprenez qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui arrive maintenant autour de nous il y a combien il y a combien d'anges de malak ou il y a combien de djinns ou de shaitan? ça on le sait pas parce que ça c'est le monde de al-gaib donc Allah azza wa jalla dit que les croyants ils craignent a Allah azza wa jalla Dans le raïb Là il y a deux significations de ce verset Et des autres versets qui viennent dans le même ordre Et les deux significations se complètent C'est pas deux interprétations qui s'opposent C'est deux interprétations qui sont justes Première inter interprétation Qui craignent Allah Azza wa Même si Allah Azza wa Il est pour eux du raïb Ils ne voient pas Allah Azza wa Mais ils le craignent quand même Comme dans le hadith du prophète Le ihsan, la bienfaisance c'est quoi أن تعبد الله tu sais Allah azza wa jall comme si tu le vois car même si toi tu ne le vois pas lui il te voit tu sais que Allah azza wa jall il te voit et de ce fait tu l'adores comme si tu le voyais donc ça c'est le premier sens de al-ghaib il craint Allah azza wa jall même s'il n'ont pas vu subhanahu wa ta'ala le deuxième sens c'est qu'il craint Allah azza wa jall lorsque eux ils sont dans un état de al-ghaib lorsqu'ils sont invisibles comme notre frère il a dit maintenant comme quelqu'un qui est dans une chambre qui est fermée il y a personne qui le voit et qui se lève pour faire sa salate. pourquoi est-ce qu'il fait qu'est-ce qui le motive ici c'est en adoration pour Allah azza il craint Allah azza il veut la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que si c'était pas pour Allah azza s'il y a quatre murs qui va te voir que tu as fait ta salate ou bien que tu n'as pas fait Et la deuxième partie ici de l'aïa, « وَهُمْ مِنَ que ils Et qu'ils ont ce « ishfaq », cette forme d'inquiétude envers «», l'au-delà, l'heure, le jour du jugement. Ils sont inquiets et de ce fait, cette inquiétude-là les pousse à toujours parfaire et réviser leur façon de faire et leurs actions, et ainsi de suite. Donc ça c'est une inquiétude, mais qui pousse la personne à l'action, à un changement, à toujours s'améliorer pour essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et de questionner son état actuel, et de voir comment est-ce que mon état pourrait devenir Meilleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici al ishfer Allah azawajal. Il parle aussi des gens du paradis. Regardez comment ce qu'Allah Écoutez comment qu Allah subhanahu wa taala. Il nous décrit les gens du paradis qui sont dans al-jannah. Il dit subhanahu Il vont se questionner. Ils se parlent entre eux. Les gens du paradis probablement à leur premier moment dans le paradis. Et ils veulent s'échanger. Comment est-ce que vous étiez dans la vie du bas-monde Comment tu étais toi Et l'autre, il dit, toi, comment tu étais Alors, Allah Azza wa il dit, comment est-ce qu'ils vont se, dé se décrire Kunna fi ahlina, On était même auprès de nos familles, de nos proches, mushfiqin. on était inquiets. On avait ce Ishfaq ici. C'est quoi encore une fois ce Ishfaq C'est une inquiétude pour ce qui est de Al-Akhira. Comprenez? tout ce qu'on est en train de mentionner ici ça confirme et ça ajoute à ce qu'on a mentionné lors de notre dernière dernière séance que la crainte d'Allah Azza wa Jalla, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala eh c'est au noyau c'est au centre de la pratique sincère de l'islam et de la foi et que la foi ne peut pas exister comme réalité dynamique dans la vie de la personne sans cette crainte d'Allah celui qui ne pense pas à l'akhirah, celui qui ne pense pas comme il nous a dit alayhi salatu salam dans le hadith authentique qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu salam en le hadith d'Ibn Omar dans Bukhari qu'est-ce qu qu que nous avons dans le hadith, hadith très connu le matin n'attend pas le Le soir Et le soir n'attend pas le le matin. Ça veut dire, le croyant le plus qu'il se rapproche d'Allah Azzawadu, le plus qu'il se rapproche de cet état qui est ici mentionné dans le hadith, qu'il se prépare toujours à l'éventualité que ce soir il sera parmi les morts ou le lendemain il sera parmi les morts. Et on peut tous comprendre que de ce fait, est-ce que son comportement va être le même que celui de quelqu'un qui dit « moi je vais mourir dans 40 ans, dans 50 ans ». Je planifie ma mort. Ma retraite, c'est dans, dans, dans, dans 30 ans, par la suite je vais faire des… je ne sais pas moi, je vais acheter un chalet quelque part, je vais vivre pendant 20 ans là-bas, puis après ça… et après ça, ça va être ma mort, et là j'ai des frais, comme ça je, ils vont pouvoir… OK Donc ça, on appelle ça « tout l'Amen ». C'est quelqu'un qui, qui, qui a une perception de son espérance de vie qui est très, très vaste, très éloignée. Vous comprenez Et de ce fait, si la mort lui arrive, il va être pris par surprise. Rappelons-nous ici que qu'Allah nous a donné une seule vie, une seule mort. Il n'y a pas une autre, il n'y a pas « Ah, j'étais pas bien préparé, on va réessayer la prochaine fois ». Il y a une seule fois, il n'y a pas une deuxième, il n'y a pas une, une troisième. Obedäytet är ifrågång att själva ska komma ihop till genaden eller att snabbt ska gå till vägen till luften. Och det är en av de tre. Så sur le chemin des passions de l'hawa de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de finir par s'éloigner du chemin d'Allah Le croyant rappelez-vous comme on le dit toujours même s'il est sur le chemin de la droiture, il est inquiet de quoi De dévier et de quitter ce chemin. Donc ça c'est une inquiétude qui doit toujours rester dans notre façon de voir les choses, c'est pas seulement l'état actuel. L'état actuel c'est que je fais les bonnes pratiques de l'islam, Alhamdulillah, je sais que en général je suis sur le droit chemin, je fais les bonnes œuvres et ainsi de suite, mais je ne dois pas me contenter de cela. Il y a un autre travail qui a à faire ici c'est quoi C'est de sécuriser mon mon iman en permanence, de toujours vérifier ce qu'il y a, ce qu'il y a des failles, ce qu'il y a des trous, est-ce qu'il y a quelque chose à travers laquelle Shaitan il peut entrer à l'intérieur et me dévier du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien l'autre chose ثم هو اشفاق على العمل ان يصير الى الضياع il y a aussi le اشفاق pour nos œuvres pour al-dhiya pour nos œuvres nos propres bonnes œuvres il y a quelqu'un qui a des mauvaises œuvres mais il y a quelqu'un qui a des bonnes œuvres il y a beaucoup de bonnes œuvres mais là il craint quoi si tu étais Pauvre, Si tu étais pauvre, tu es très pauvre. Quelles seraient tes inquiétudes pour demain? Quoi manger demain? Si tu as des enfants, quoi nourrir mes enfants demain? Maintenant le contraire. Si tu étais millionnaire, tu as plein de maisons à travers le monde. Quelles seraient tes inquiétudes pour demain? Entre autres. Les perdre. Ok? Tu as une voiture de luxe qui est juste à l'extérieur de de ta maison, même dans le garage, même si tu as une grosse maison comme ça, une villa de luxe, ainsi de suite, quelles seraient tes inquiétudes Les inquiétudes du riche, c'est quoi C'est que pourrait perdre. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un incendie Qu'est-ce qui arrive s'il y, y a un voleur Qu'est-ce qui arrive si mon, si mon chéri, mon, euh, mon partenaire ou mon, mon associé d'affaires, il me joue des tours, qu'il me cache des choses, autre chose Vous comprenez Donc, Là, il y a celui qui n'est pas sur le chemin de la droiture, lui, il a un discours. Mais même celui qui est sur le chemin de la droiture, même celui qui a fait beaucoup de bonnes œuvres, il doit avoir ce « ichfaq » là, cette inquiétude que « qu'est-ce qui arrive si je vais perdre mes bonnes œuvres okay? ?» Donc, on va voir, Inch'Allah Azza une aya ici. Aya dans le Qur'an, dans le surat Al-Baqarah, un verset du Coran qui nous parle de ça, le fait de quelqu'un qui perd ses bonnes œuvres. Mais Inch'Allah Azza on va juste s'arrêter pour Salatul Maghreb. Après ça, on va revenir avec al ayah inshallah. طيب okay. دونك il nous till Imam ibn al-Qayyim l'inquiétude du croyant entre autres l'inquiétude de perdre ses bonnes œuvres de perdre ses aqil amal salih qu'il a fait auparavant ou dans l'avenir. Comment cela? Il nous dit ici som Allah Azza wa Jal dit Subhanahu wa ta'ala Wa qadimna ila ma amilu min amalin Faja'allna huha ba dernier va avoir des personnes Qui vont venir avec des actions Avec des oeuvres Qui en apparence Elles ont l'air d'être de bonnes oeuvres Mais qu'Allah Azza wa Les réduire à néant. Nous pas d'importance auprès d'Allah subhanahu wa taala et Allah azawajal. Il nous mentionne ici une autre surah, une autre aïe, un autre verset dans lequel il y a un exemple, comme dans sourate Al-Baqarah, qu'on va mentionner dans un petit instant, inshallah Par contre, pourquoi est-ce que cela pourrait arriver? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait des bonnes œuvres en apparence, mais que Allah azawajal va les réduire à néant? Cette personne-là, elle va perdre toutes ses bonnes œuvres le jour où elle en aura bezwa il nous dit si allah soit les œuvres qui étaient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala des bonnes œuvres mais qui n'étaient pas avec une bonne intention Allah azza wa jalla in accept toutes les actions qui sont faites pour lui wa les actions qui sont faites avec une intention qui est, qui est quoi qui est sincère quel serait le contraire de cela Non, mais si on commence avec l'intention, c'est quoi qui est contraire à la bonne intention? L'ostentation, entre autres, n'est-ce pas? Ça, c'est la plus grave. L'ostentation, Ria, lorsque la personne fait des bonnes œuvres, mais que les bonnes œuvres ne sont pas pour Allah. Est-ce que Ria, il est présent aujourd'hui ou pas présent? L'ostentation, présente, beaucoup ou peu? Beaucoup, très présente. Malheureusement, les gens ne sont pas, ne sont pas quoi? Conscients de sa gravité, que rien, l'ostentation dans les ribadèves, dans les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement parce que Allah a n'accepte pas la bonne œuvre. Ce n'est pas que tu n'as rien gagné. Vous comprenez, ce n'est pas, je vais faire une action qui n'est pas pour Allah, rien. Je n'ai pas besoin de, adore maintenant, de récompense maintenant, je vais chercher la récompense après. Non, c'est que rien, ça fait partie des péchés majeurs. C'est même une forme de, de shirk, de, de polythéisme qui est, qui est caché en quelque sorte qui est caché, le fait de faire des bonnes œuvres, mais pas pour Allah Azza wa Entre autres, ce qui a favorisé, rien, l'ostentation de nos jours, Et eh bien, c'est ce petit téléphone ici, n'est-ce pas, ce petit téléphone qui est toujours avec les gens et qu'ils sont toujours en train, dans, avec cette culture-là, de toujours se prendre en photo et de publier et ainsi de suite. Déjà, le, le show-off de vivre pour les autres et de toujours tenir les autres informés de ta vie, c'est pas vraiment de l'esprit de l'islam Et quand ça parle des bonnes œuvres, c'est encore plus grave ici. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je dis que c'est très répandu, est-ce que moi, quelqu'un va me dire, mais est-ce que, est que tu as ouvert les cœurs des gens pour savoir à ce qu'il y a beaucoup d'ostentation de nos jours Non, c'est qu'il y a des choses, il y a des, des indications. L'une des meilleures indications, c'est quoi Si vous allez faire une visite à la maison d'Allah, la terre la plus sacrée pour faire le hadj le pèlerinage, pour faire la omrah, et eh bien vous allez être surpris, vous allez être choqué du nombre de personnes qu'Allah Azzawadjal leur a donné cette opportunité de voyager, de dépenser des milliers de dollars parfois, de faire tout un voyage jusqu'à la terre la plus sacrée, et tu as ce petit moment, à peine quelques heures, quelques jours, c'est pas à chaque fois que tu, as, que tu es devant la Kaaba, la maison d'Allah Azzawadjal, et à la place de profiter de ces moments-là, tellement rares, pour faire beaucoup de vecre de ibadat et d'invocation sincère et de prières et ainsi de suite que tu vas gagner dans cette vie du bas monde et dans l'au-delà et eh bien vous allez être surpris du nombre de personnes qui sont quoi sur leur téléphone en train de prendre des vidéos regardez-moi regarde j'ai vu wallahi je l'ai vu par mes propres yeux ça c'est ça c'est du riya du riya alarmant. Okay c'est c'est tellement je peux je peux pas Il n'y a, a personne qui peut me dire est-ce que tu as ouvert son cœur Il n'y a pas une autre chose. J'ai vu de mes propres yeux, ça c'est la pire des choses. Il y a des personnes qui font les fameux selfies, regardez-moi, en train de faire power. regardez-moi, ok, mais ça on peut trouver taouil, une façon de dire, je ne sais pas, il est en train de montrer à son fils ou autre chose. J'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui s'est tenu comme ça à la Kaaba, tissu de la Kaaba comme ça, qui souhaite le Ka'ba, qui a fait comme ça avec son téléphone, il a pointé son téléphone vers son visage. Donc là, il est normal. Et là, il s'est tourné vers la Kaaba, il a fait vidéo comme ça, donc là, ça enregistre. Il a commencé à faire semblant de pleurer, de pleurer. Après ça, il a fait arrêter, stop, comme ça, il a mis le téléphone. Tout est fini. OK? Iyad billah azawad. Donc ça, c'est une action qui ne vaut rien auprès d'Allah azawad. Ça, ça peut abolir tout un pèlerinage, ça peut abolir toute une râmra, si l'intention n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce que Allah wa Jal, nous en mentionne entre autres, quelqu'un qui va venir auprès de Allah aza'oddin et qui a dans son esprit, mais moi j'ai fait la râmra, j'ai fait le pèlerinage, le hadj, j'ai une grande récompense qui m'attend, mais il a oublié le fait que son pèlerinage était tellement plein d'ostentation qu'auprès de il ne valait plus. Rien du tout, plus rien du tout. Bien sûr, Allah de par sa miséricorde, de par sa bonté, comme les ulamas, les savants, ils ont mentionné, on ne va pas entrer dans ces détails, que, une, que de l'ostentation, rien léger de passage comme ça, qui vient de façon superficielle, à peine quelques instants, une petite partie de l'ibadah, de façon comme on dit non, non, efforcer, c'est une fitna de, de l'âme, que ça, ça ne va pas abolir l'action. Ça ne va pas abolir l'action, ça pourrait réduire la récompense parce que donc ça c'est on ne peut pas imaginer une personne qui se dissocie de cela et qui, qui s'épargne complètement, même d'une forme passagère de ria et de l'ostentation. Mais on parle ici de ria qui est quoi? Qui est clair, qui est actif, qui est qui est conscient, la personne, elle s'efforce de façon consciente à faire l'action pour autre qu'Allah Azza wa ou lui. oui. c'est lorsqu'on fait des bonnes œuvres, ça vient de Ar-Ru'ya, dans la langue arabe, voir, ostentation, showing up, c'est faire des bonnes œuvres pour que les autres ne voient pas pour Allah Azza wa de Faire des bonnes œuvres pour que les gens disent de moi que je suis très généreux, que j'aide beaucoup les, les pauvres, que j'aide beaucoup le masjid. Faire une salat, une prière dans le masjid très très longue pour que les gens ils disent lui Masha'Allah il prie, il prie beaucoup, il fait une salat très très longue. Pas pour Allah Azzaud, ce qui me motive dans le cœur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit yad, Que les actions ne valent que par leurs intentions. Toute action qui n'est pas motivée par principalement de vouloir se rapprocher d'Allah azzawajal et de le faire pour Allah et pour l'au-delà, et eh bien auprès d'Allah elle est invalide, elle ne vaut rien. Vous comprenez Oui. Très bonne question. Faire des actions pour les pour l'au-delà. Quelqu'un qui fait des hasanats, le... quelqu'un qui fait des, des bonnes œuvres pour avoir des hasanats. Ça, c'est ce qui le motive. Je veux faire des bonnes œuvres pour me rapprocher d'Allah, pour qu'Allah me donne une maison fil d'Jannah et des hasanats, et je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Ça, ce n'est aucune manduria. Il n'y a aucun problème. Bien au contraire. C'est ça ce qu'on appelle ar-raja. C'est ça l'espoir. C'est ça l'ihtisab. C'est le fait. C'est ça ce qu'Allah il aime. Vous comprenez il... Oui, il y a certaines... Euh... Dans certains écrits, de certaines formes de soufisme, ils sont allés jusqu'à l'extrême de dire que même ça, ce n'est pas pour Allah Azza wa Mais ça, c'est complètement faux parce que dans le Coran, Allah Azza wa nous dit que même les prophètes, ils ont fait les bonnes œuvres pour entrer au paradis, pour entrer au Janna. Et le prophète, sallallahu alayhi wa Salam, dans des centaines, voire même peut-être des milliers de textes, nous a encouragé, faites telle bonne œuvre pour avoir telle chose, fil parce que celui qui espère cela, il le sait très bien. Euh, prenons un hadith. Celui qui fait douze rak'a par jour, douze rak'a par jour de salades, en plus ça veut dire des salats obligatoires, qu'est-ce qu'il va avoir Une? Une maison ou bien un palais au paradis, n'est-ce pas, ça c'est dans le hadith authentique. Quelqu'un qui va dire aujourd'hui, il va faire 12 rak'a pour avoir un palais au paradis. Est ce qu'il le fait pour les gens non il le fait pour Allah parce qu'il sait de un il n'a pas à le dire aux gens de deux il sait que celui qui va lui donner cette maison au paradis c'est qui c'est Allah Azza wa okay par contre le fait de faire les bonnes œuvres pour la vie du bas monde ça c'est différent celui qui fait les accents juste pour la vie du bas monde et bien, vous allez remarquer même s'il les fait pour Allah mais juste pour qu'Allah il me donne donc là ça c'est un peu tuer qui commandit c'est le, le piège okay parfois il y a des gens ils font des bonnes œuvres pour Allah par contre pour qu'Allah leur donne dans cette vie du bas monde pas pour l'au-delà et ça c'est problématique ça n'arrive pas à devenir l'ostentation mais ça reste quand même problématique parce que de un la personne elle est occupée pour cette vie du bas monde qui n'est pas décrite comme étant la vie absolue et finale pour le croyant et de deux parce que ça ça pousse à long terme vers l'ostentation qui peut nous dire pourquoi que faire des bonnes œuvres. Pour Allah, mais pour que Allah il me donne dans cette vie du bas Ça, c'est mon souci principal. Ça, ça pousse, c'est une porte vers l'ostentation, vers, vers commencer à faire des actions pour les gens. Qui pourraient nous dire pourquoi. Les gens vont, vont as, les, gens les gens vont remarquer ce que tu as, peut-être, mais avant que tu l'aies. Oui. Donc, ton objectif, ça reste dunia, mais Si l'objectif reste d'unir à travers, ce qu'Allah Azzawajal te donne, ça n'atteint pas rien. C'est pas la bonne chose, mais c'est pas aussi grave que l'ostentation. Rien, c'est pas du shirk, parce que tu le fais quand même pour Allah. Par contre, c'est pas la bonne chose à faire. Mais qu'est-ce qui arrive ici Celui qui fait beaucoup de salas, celui qui fait beaucoup de dons toujours il dit pour que Allah il me donne le succès, pour que Allah il me donne la richesse, pour que Allah, pour que Allah, pour que Allah. Pour que Allah et ça c'est ses attentes. À la langue, qu'est-ce qui va se développer dans son cœur? Un sens ici de droit, que moi j'ai droit à quoi? À la richesse, au succès, à telle chose, parce que j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Et la prochaine étape, c'est qu'il va percevoir comme si les gens devraient bien comprendre que moi j'ai droit au respect, j'ai droit parce que moi je suis celui qui fait. Comprenez? Euh, vous ne le savez pas les gens, moi je l'ai fait entre moi et entre Allah, vous ne savez pas du tout. Vous savez pas que c'est moi qui a construit le masjid, la mosquée dans laquelle vous priez. Vous savez pas que c'est moi qui a construit l'hôpital dans lequel vous bénéficiez des, des soins gratuits. Ça vous le savez pas parce que je l'ai fait juste entre moi et entre Allah. Mais moi je l'ai pas fait pour que il me donne dans le jannah. je l'ai fait pour que il me donne le succès dans cette vie du du bas monde. Alors à la langue qu'est-ce qui va se développer dans mon cœur OK. Vous devriez quand même comprendre. Vous ne le savez pas, je ne vous le dis pas, mais vous devriez comprendre que moi j'ai droit au, au respect, à un traitement spécial. Ce n'est pas comme ça qu'on me parle, et ainsi de suite. Vous comprenez Donc ça pousse à la langue au C'est pour ça que même Allah Azza wa vous a donné, je dis dans le Coran, ceux qui disent ربنا آتِنَا في الدنيا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاق Ça, ce n'est pas, pas la bonne chose. Si vous voulez avoir un exemple ici, exemple typique, exemple extrême, c'est... Euh, Euh, les euh, comment on appelle ça les évangélistes aux États-Unis, c'est pas ils sont très quoi Très religieux en apparence. Tout se fait avec God God God God God. Mais God c'est pourquoi C'est pour le dollar, c'est clair. À chaque fois qu'on parle de God, on parle du dollar, on parle du business, on parle des millions, on parle du respect, on parle du succès, on parle de ça de ça. Donc ça c'est digne, la religion mais juste pour là. Pour la dunya. Dans notre religion, le Coran il est très clair. Allah Azza wa Dibli, que votre récompense, vous allez l'avoir dans l'au-delà. Ça, c'est le droit pour la récompense. Alors, l'erreur ici, c'est si tu t'attends à ce que moi, je fais les bonnes œuvres, Allah, il va me donner dans cette vie du bas monde nécessairement pour chaque bonne œuvre. Que... Non. Oui, Allah, il donne dans cette vie du bas monde aussi. Mais ça, c'est quoi Ce n'est pas la récompense, ça c'est le bonus. Vous comprenez Ça c'est le plus, ça c'est un plus. Et ça, ce n'est pas toujours que ça va arriver. C'est de la façon que Allah, oui, Allah va donner la, la quiétude dans le cœur, Allah va te préserver dans ta famille, de, mais ça ne veut pas dire que tout va être... Tout va être matériel et tout va être comme je demande, mon souhait va être réalisé. Vous comprenez, ça c'est dans Al-Jannah, c'est au paradis, Allah Azzawajal te donne ré cette récompense. C'est que tous les souhaits vont y être et plus encore. Alors ça c'est l'erreur de plusieurs personnes qui adorent Allah Azzawajal pour la vie du... Et de ce fait, dès qu'il voit que la récompense n'est pas là, il dit « Mais moi, ça fait des mois que je fais, je fais beaucoup de salades et je fais, je fais, mais il n'y a rien qui arrive. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas, pas, pas trouvé d'emploi encore, je n'ai pas réussi dans mes examens, ainsi de suite, vous comprenez ?» Alors non, ça c'est autre chose, ça c'est un autre sujet. Les actions doivent être principalement pour l'au-delà. Revenons ici à notre un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui pourrait abolir et annuler les bonnes œuvres Soit que l'intention n'est pas pour Allah Azza wa ou comme il dit ici Ou bien que l'action ne suivait pas la procédure le message, la religion d'Allah Azza wa Donc les actions oui, c'est avec les bonnes intentions mais après ça aussi c'est avec la bonne voie Faire les actions selon les enseignements du Coran ou les enseignements du Prophète, Alléluia. Il n'est pas libre à nous d'inventer, d'inventer nos propres bonnes œuvres. C'est pour ça que l'Arzoude nous a envoyé des prophètes, nous a fait révéler des livres. C'est pour nous expliquer c'est quoi la loi, c'est quoi les règles, c'est quoi les procédures, les bonnes façons de faire les choses. Celui qui invente sa propre façon de pratiquer la religion, eh bien l'Arzoude n'accepte pas cette façon de de le faire, comprenez Donc bien sûr, on a eu plusieurs exemples à travers l'histoire, l'histoire de l'humanité en général depuis le temps de Adam alayhi a.s donc plusieurs, plusieurs formes donc certaines formes étaient que euh, moi je vais me rapprocher d'Allah en délaissant le luxe je ne mange pas de viande, je ne mange pas les fruits qui, qui goûtent bon ainsi de suite, je mange le strict minimum pour rester en vie à la fin de la journée Et il pense qu'à travers cela, il se rapproche d'Allah Zoden. Donc lui, l'idée qu'il a dans sa tête, c'est quoi Ça fait des années que je le fais. J'ai des montagnes de bonnes œuvres que je vais avoir l'au-delà. Dans l'au-delà. Vous comprenez Yaumal Qiyameh va venir auprès d'Allah Azzawajal. Rien du tout. Des actions réduites à zéro. Pourquoi Parce que est-ce que c'est Allah Zoden qui t'a dit de ne pas manger ce qui goûte bon de ne pas manger la viande de ne pas manger le poulet que à travers cela tu vas entrer au paradis non il t'a dit ne mange pas le haram de un, ne mange pas ce qui est interdit et de deux, ne mange pas de façon excessive à part cela juste après il aime voir que son serviteur il profite du halal, de la ni'ma, de la bienfaisance qu'Allah Azzawajal lui a accordée tant qu'on respecte ses conditions. Oui, Akhi. <bienfaisance> <bienfaisance> Donc, toujours, interdire ce qui est licite, c'est comme rendre licite ce qui est interdit. Les deux sont aussi graves auprès d'Allah Azzawajal. Tout comme on ne peut, peut pas dire à quelque chose qui est haram, qu'elle est halal, On peut pas dire aussi que quelque chose qui est halal, elle est harme. Donc ça, c'est parmi les formes. Seulement, on a donné ici un exemple de comment est-ce que Allah Azza wa Jal n'accepterait pas des actions parce qu'elles ne suivent pas les règles et la révélation qui vient d'Allah Azza wa Jal. وَيَخَافُ il craint aussi que ses œuvres ne disparaissent dans l'avenir. Donc là, si les deux actions sont remplies, j'ai fait des bonnes œuvres qui sont pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent la procédure. Qu'est-ce qui pourrait arriver ici J'ai des Hassanat, j'ai beaucoup de bonnes œuvres, j'ai des montagnes, mais là on est dans un, une autre, un autre cas de figure, une autre situation. Ces montagnes de Hassanat, eh bien, pourraient aussi disparaître. « La tubtilu a'malakou » Allah Azza nous a dit ici qu'il ne faut pas annuler réduire à néant vos, vos bonnes œuvres. Comment est-ce que cela pourrait arriver Nous dit par exemple « إِمَّا بِتَرْكِهِ » Soit en arrêtant de faire les bonnes œuvres. De ne pas continuer sur le droit chemin. أو بِمَعَاصٍ تُفَرِّقُهُ وَتُحْبِطُهُ Ou avec des péchés qui viennent pour quoi Brûler ses bonnes œuvres. Toujours rappelez-vous auprès d'Allah Azzawajal Il y a la balance des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un il va construire un masjid. On va donner un exemple comme ça disons, fictif, bon, pas à 100% fictif, ok ça existe des exemples comme ça à travers l'histoire, mais disons, dans notre, dans notre vie commune, les personnes qu'on connaît aux, aux alentours de nous, probablement que c'est un exemple un peu fictif, un peu, un peu extrême, mais c'est juste pour illustrer ici, là, la, la théorie et le principe en tant que tel. Si quelqu'un, il va construire un masjid, une mosquée, dans lequel, bien, donnons un autre exemple, sortant du masjid, L'exemple de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui construit un orphelinat, qui va héberger 20 enfants à la fois, 20 orphelins à la fois. Qu'est-ce que vous allez dire d'une telle personne Il est riche, il est riche, riche. Mais qu'est-ce que vous allez dire de cette personne en termes de bien ou de mal Bonne personne, qui a fait des bonnes œuvres. Okay? donc, ça promet ici, ça promet du bien, ça c'est vers, vers le, le droit chemin donc ça c'est pris, pris à part tout seul maintenant si je vous dis il a construit un orphelinat qui héberge 20 enfants à la fois par contre il a de la puissance sultan du pouvoir, n'importe quelle autre chose il a détruit la demeure, la maison de 30 personnes de façon injuste, de 30 familles de façon injuste et illégitime Et il a pris leur terre, il a tout détruit, tout rasé, il a dit, sortez. Ils se sont pleins, ils ont dit, craint Allah, il taqillah, il a dit, sortez d'ici. Il a rasé leur, leur maison et il a pris tout, tout ces terrains-là. Qu'est-ce que là vous allez dire de cette personne Afwan? Méchant donc. Est-ce que, est-ce que ici, le, le fait qu'il ait construit un orphelinat pour une vingtaine de personnes, est-ce que ça devient vraiment pertinent ici Ça annule. OK donc si tu bâtis le bien pour 20 orphelins et tu détruis le bien pour 30 familles de l'autre côté, là il faut voir la balance. Alors Allah Azza wa nous donne un peu cet exemple dans le Coran Karim dans surat al il dit subhanahu wa ta'ala "A yadu ahadukum an takuna lahu jannatum min naqil wa a'nab tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli ath wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyatun du'afa' fa asabaha i'sarun fihi narun fa Allah Azzawajal, est-ce que l'un de vous aimerait ça avoir une jannah? Une jannah dans la langue arabe, ça veut dire un jardin. Ce n'est pas, pas juste le paradis, c'est comme on dit même dans la vie du maman. Parfois, un jardin est tellement beau, on va l'appeler quoi Un paradis, une jannah. Donc, est-ce que l'un d'entre vous aimerait ça avoir grande terre, une ferme, un jardin, dans lequel il y a des fruits et des arbres et ainsi de suite Donc, ça a de la valeur et que cette personne-là atteint un certain âge de, de vieillesse donc là c'est ta terre que tu as cultivée, que, dont tu as pris soin pendant des décennies c'est le fruit, le fruit de, de ta vie, tout ce que tu as travaillé maintenant ça vaut des milliers de dollars ça vaut peut-être des millions de dollars une grande terre, khayrat c'est ton commerce, c'est ton gagne-pain, c'est avec cela que tu nourris ta famille et ainsi de suite après ça tu as atteint l'âge de la vieillesse là tu deviens quoi Impuissant, tu n'es plus jeune pour réessayer une deuxième, une troisième fois. Tu penses avoir bâti ta vie. وَلَهُ تُرِّيَتُمْ دُعَفَاءُ Et que cette personne-là, elle a de jeunes enfants qui sont faibles. Ça veut dire qu'ils dépendent pleinement de toi et de ta richesse. C'est tes enfants. Tu as de jeunes enfants. Et qu'est-ce qui arrive soudainement? Il y a une tornade de feu qui vient tout brûler. Ça, en passant, ça c'est parmi les miracles du Coran. Ok, pris de façon globale, pas pris tout seul, mais pris de façon globale, c'est parmi les miracles du Coran. Comment est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il connaîtrait cela Allez sur Internet, sur YouTube, vous allez trouver la vidéo. Ça date, je pense, d'une année ou un peu moins d'une année. Comment est-ce que c'était surprenant que c'est arrivé Je pense en Colombie-Britannique. Ici, ici au, au, au, au Canada, il y avait une, une tornade, tornade de feu. Okay, même les pompiers, ainsi de suite, ils ont décrit qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Okay, Allah nous parle de ça dans le Coran. Une tornade de feu qui vient pour tout brûler. Est-ce que quelqu'un aimerait être dans cette situation Toute ta vie, que tu as, tout, as travaillé tellement fort pendant des années, toute ta richesse qui disparaît... Et en plus de cela, qui disparaît pas lors de ta jeunesse, que tu peux réessayer une deuxième fois, lorsque tu es vieux, tu es impuissant, et que il y a des enfants qui dépendent de toi, qui ont besoin de toi, et qui sont aussi impuissants. Alors c'est quoi cet exemple exactement dans le Coran, Karim il réfère à quoi Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, il dit « Les rajouls ghaniyin y'a'malou bita'atillahi fayab'a'sullahu ilayhi shaytan fa'amila bil ma'asli hatta agraqa jami'a a'malihi » Ça, c'est l'exemple, il dit Omar ibn al-Khattab, d'un homme riche en bonnes œuvres, qui a beaucoup de bonnes œuvres, et qu'après cela, qu'est-ce qui arrive Shaitan, il vient et il le mêle, il le met, il l'inonde dans les péchés. Et de ce fait, il va réduire à néant toutes ces bonnes œuvres. Vous comprenez Donc là, c'est l'exemple, comme on l'a dit, quelqu'un dit « Moi, j'ai fait beaucoup de amal salih ». J'ai des montagnes de bonnes œuvres, j'en ai assez pour vous distribuer à tous, je peux vous donner à tous. Donc, ce que je vais faire comme mal, au fait, ça ne va plus m'affecter. Ce n'est pas grave, Quelque, quelques mal ici et là, mais j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de bonnes œuvres, j'ai beaucoup de personnes. Si je fais du mal à une personne, ce n'est pas grave. Mais là, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait Une action à la fois, une chose, une chose, une chose, une chose, après ça la personne va être occupée, elle oublie de faire plus de bonnes œuvres et elle va être dans un autre, un autre chemin et là la personne, elle, détruit tout ce qu'elle a bâti auparavant. Donc c'est pour ça qu'il nous parle ici de l'inquiétude. « Ichfer » d'être inquiet, de perdre ses acquis et ses bonnes œuvres. Un autre exemple qu'il nous dit ici, ou bien le prochain niveau, donc il dit « Wa awsatuhu » prochain niveau de l'inquiétude « Ichferquuhu ala l'uakti an yashoubahu tafarruqul » C'est d'être inquiet pour tant temps. Le temps c'est la vie. Le temps, time, c'est égal la vie. Comprenez, l'argent, ce n'est pas la vie, parce que l'argent, ça monte, ça descend. L'argent, si ça part, on peut trop travailler à regagner la même richesse ou une richesse qui serait meilleure. Mais le temps, quand ça passe, ça ne revient pas. On ne peut pas acheter du temps. Et de ce fait, le croyant, il craint, il est inquiet que son temps dans l'avenir proche ou dans un avenir lointain, qu'il soit empoisonné en quelque sorte par le C'est quoi le C'est euh des distractions en quelque sorte. Vous comprenez Quelqu'un qui est concentré sur les bonnes œuvres mais qui est inquiet que quelque chose, qu'il y ait des choses qui vont le distraire de ses bonnes œuvres et que là son temps va devenir éparpillé. Et lorsque le temps, la vie de la personne devient éparpillée, c'est très difficile pour la personne de de se concentrer sur les bonnes œuvres et d'être productif comme on, le, comme on le comprend tous. Alors qu'est-ce qui serait ici le problème Ay yahdhar ala waqtihi an yukhaltahu ma yufariquhu an al-hudur ma'a Allah azza wa jalla wa ala al-qalb an yuhaz an yuzahimahu 'aridh Que le temps, qu'il y ait des choses, des choses qui vont intervenir dans ta vie, qui vont te distraire, t'occuper, que tu ne peux pas te concentrer avec Allah, que ton corps ne peut pas être concentré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il ne peut pas être dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que cela pourrait être C'est quoi la harid C'est quoi ces fameuses distractions Eh bien, il nous mentionne trois. C'est quoi les trois ici Écoutez bien ça. Imma Al-Fatara. C'est quoi Al-Fatra? C'est une période de manque de volonté. Elle faut tour. Elle faut c'est lorsque la personne fait preuve d'une faiblesse de volonté. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui étudie fort pour des examens. Tu sais que tu as des examens très importants qui arrivent. Alors, deux semaines avant les examens, qu'est-ce que la personne, elle fait étudie, étudie, monte la cadence en quelque sorte et là elle dort cinq heures par jour, six heures par jour, toujours en train d'étudier, d'étudier, d'étudier. Une fois que ces examens se terminent, qu'est-ce qui arrive habituellement à la personne Tout de suite après. Première réaction c'est quoi Une chute de volonté. Vous comprenez tout de suite. Personne ne trouve qu'elle a comme un vide, j'ai donné beaucoup et de ce fait je vais me reposer Mais ce repos pourrait vite se transformer en foutour, en faiblesse de en manque de volonté. De ce fait, une semaine après, tu vas revenir à la même personne qui lisait des centaines de livres à chaque, des centaines de pages à chaque nuit, tu vas dire lis un article et va te dire Je suis trop, trop fatigué. J'ai pas le goût de le faire. Vous comprenez C'est ça ce qu'on appelle al futur. Mais ici, dans le cadre, encore une fois, de la religion d'Allah Azza wa quelqu'un qui fait l'ibada, l'ibada, l'ibada, mais il craint que un repos ne devienne futur. Il y a une différence ici entre le repos et entre la faiblesse de volonté. C'est normal qu'après certaines bonnes œuvres, la personne elle tombe dans une période de de repos comme après Ramadan après Ramadan, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a fait beaucoup de bonnes œuvres et de qu'il y a du de salat et de tarawih et ainsi de suite, qu'est-ce qui arrive après c'est l'Eid et c'est normal que juste après l'Eid qu'est-ce qu'il y a un peu de un peu de repos, donc un nafs quand on dit ici le repos, c'est pas, pas de cesser ses obligations, de ne pas faire la salat, on parle pas de ça okay mais on parle du repos ici, ça veut dire c'est rare de trouver quelqu'un qui va pouvoir continuer au même rythme que ce qu'il faisait ou ce qu'elle faisait lors de Ramadan. Par contre, le problème, c'est si ce repos-là va vite se transformer en futur, et là, ça va devenir une faiblesse de volonté qui va durer, et ça pourrait devenir par la suite, la nature de cette de cette personne. Oubya shubhatun Oubya shahwatun. C'est quoi shubha hmm? Ambiguïté. Une ambiguïté qui causerait le doute. C'est quoi une ambiguïté Ça veut dire un manque de connaissance. Une ambiguïté, c'est comme pour un ordinateur, un bug. Pour un ordinateur, eh bien, une ambiguïté, c'est un bug dans la l'aqida, dans la foi de la personne. Vous comprenez quelqu'un qui se trouve comme ça, mais est-ce que dans l'islam, c'est ça ou c'est ça Je suis perdu. Et là, comment, personne commence à avoir des doutes sur ça, religion. Mais comment se fait-il que dans l'islam Mais ça, je ne savais pas avant. Comment je vais répondre à ça Comment comprendre ce, ce verset dans le Qur'an Et là, ça devient une ambiguïté. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Okay? Il y en a tellement beaucoup que malheureusement, on a exagéré dans le traitement des ambiguïtés. Que de nos jours, alaykoum wa que de nos jours, même les personnes qui font da'wah, qui propagent l'islam, enseignent l'islam, et ainsi de suite, beaucoup sont tombés dans ce piège-là d'avoir transformé l'islam à une religion qui est quoi Défensive. Plusieurs fois, je tape une ayah dans le Coran ou un hadith. La première chose qui me sort, c'est qu'aradu ala shubha, la réponse à l'ambiguïté par rapport à ce verset, et ainsi de suite. Ok? Islam, c'est pas une religion de défense. On répond aux ambiguïtés. C'est pas comme ça qu'on traite la chose. L'ambiguïté n'est qu'un symptôme d'un problème qui est plus profond. C'est quoi ce problème plus profond? L'ignorance. L'ignorance, surtout l'ignorance des bases de la religion dans la Razâdil. Ou un manque de ibadah, une faiblesse dans le cœur de la personne, dans sa relation avec Allah. Que la relation avec Allah n'est pas active et que le cœur, il est, il, est quoi? il est empoisonné par la dunya et par les shahawat et les passions et ainsi de suite. Le matériel et ainsi de suite, de sorte à ce que le cœur ne peut plus voir facilement la guider. Parce qu'on a parlé déjà, déjà de, de ça un peu dans le Basira, plus tôt, il y avait la station de la clairvoyance, le Basira, que lorsque quelqu'un il a un cœur qui est... Saint, un cœur qui est net, qui est toujours nettoyé par les bonnes œuvres. Parce C'est pour ça, toujours, toujours, on recommande, on revient toujours au ABC de l'islam. Toujours les mêmes recommandations. C'est quoi les ABC des recommandations de l'islam C'est quoi qu'on répète toujours Pour ne pas tomber encore une fois dans cette situation-là d'ambiguïté dans laquelle on va appeler un cheikh on va appeler Google de nos jours. Les gens vont chercher la réponse comme ça pour dire urgence. Il a une crise cardiaque spirituelle. Okay, il faut intervenir, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Il y a des gens qui sont toujours aux urgences, toujours, toujours, j'ai une ambiguïté, une chouba. Mais là, c'est parce que tu es toujours en mode réactif, tu toujours, tu laisses le problème, tu ton immunité est tellement faible que n'importe quel virus t'affecte facilement. Mais là, c'est quoi le remède permanent, ça, qui pourrait nous le rappeler Qu'est-ce qu'on dit toujours C'est pas compliqué, là, c'est le, le ABC de l'islam. de faire la salette, faire les prières, que de prendre soin de ta, de ta salette. Toujours, faire la salette à l'heure, faire la salette à l'heure, faire la salette à l'heure. Faire ses obligations, bien sûr, les grandes obligations de l'islam, faire la sadaqa, les, bonza, les, les, les, les actes de charité. Parce que le sadaqa, ça donne le, le faibette, ça, ça donne cette puissance, ça raffermit le cœur de la personne. Par la suite, Faire beaucoup de dhikr d'Allah Azza wa Jal, mais surtout, surtout, surtout, lire beaucoup de Qur'an. Quand on dit lire beaucoup de Qur'an, c'est pas lire beaucoup en volume. Ce qui importe plus que le volume et la quantité que tu lis de Qur'an, c'est quoi Compréhension. ok, mais avant tout cela, même, même, même, regardez, oui, la compréhension est très importante, ça c'est, il n'y a aucun doute. Mais même juste la simple récitation, Passer la parole d'Allah Azza wa Jal. Mais ce qui importe ici, c'est quoi là l'application mais tout, tout ça ça vient après tout ça c'est l'idéal c'est nécessaire il y a aucun doute mais là si on veut au moins sauver la régularité la régularité OK on va pas vous dire ici il faut lire euh, faut faire le khatm du Coran à chaque 7 jours comme les sahaba ils faisaient ou à chaque 3 nuits ou autre chose OK il y, y a des sahaba ils faisaient ça la régularité il y a personne qui peut trouver l'excuse de je n'ai pas le temps Lorsqu'on parle ici de régularité. Même dans les pires instants, même lorsque tu es malade, même lorsque tu as des examens, ne me dis pas que tu ne peux pas trouver un. dix minutes pour lire un peu de Coran, deux pages de Coran. comprenez Deux pages de Coran, juste un petit moment. Pour le Coran, on a le Coran. Et qu'est-ce qu'on a aussi J'ai entendu le mot sunna oui les adhkar très bien mais lire aussi les hadiths du prophète sallalahu alayhi wa sallam okay? requis nécessaire d'avoir un livre comme les 40 hadiths nawawi après ça un livre comme le jardin des vertus riyadous salihin qui contient l'essentiel des hadiths authentiques pour la vie de tous les jours sans arriver à un niveau plus avancé qu'bukhari et muslim Pas tout le monde qui peut étudier ça, mais si en se contentant du minimum, le jardin des vertus regarde au À chaque jour avant de dormir, à chaque nuit, ça c'est la moindre des choses. Lire une page de hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam, deux hadiths du prophète sallallahu alaihi C'est pas compliqué, ça prend cinq minutes, cinq minutes. Vous comprenez, tu peux même si tu n'as pas de temps dans ta vie, tu peux couper ça de ton sommeil. Si tu quelqu'un va me dire, moi je dois dormir huit heures par 24 heures. Ok, si tu vas dormir 7h55, tu vas mourir? Est-ce que ça va affecter ta santé? Non. Comprenez donc? Pourquoi? Parce que ça, ça te garde toujours en lien avec les paroles de Ennobuwa, les paroles de la prophétie. Il faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur ton hymen et sur ta foi. L'impact est très grand. Même ces petits 5 minutes, à condition que ça soit de façon quoi? régulière de façon régulière tu vas voir c'est comme si tu vivais avec le prophète alayhi salat, wa tu vas sentir que tu es proche de ta sunnah, et ça ça te donne entre autres c'est parmi les choses qui te donne cette fameuse clairvoyance qui te permet de facilement contourner toi-même de par toi-même c'est ton cœur qui va te donner des réponses à la majorité de ces fameuses ambiguïtés shubuhat et ainsi de suite wiyahi oui, Nej, äppsen. Nej. Så här, äppsen. Nej, dock. Ja, Rabb, inna kumit tar du här det Koran du är så är det inte så. Det är inte Det är är inte så. Det är régularité, ça veut dire normalement de façon quotidienne, que chacun d'entre nous il ait son, pro, son programme quotidien. Que okay, Je parle pas... Ça, ce n'est pas quelque chose que, que j'impose. Si quelqu'un veut faire plus que cela, il a son propre programme d'études de, de, de la sunnah et ainsi de suite. Ça, c'est autre chose. Mais pour le commun des musulmans qui dit « Moi, je n'ai pas beaucoup de temps et je ne suis pas un savant, ainsi de suite. » Regarde, 5 minutes pour la sunnah, 10 minutes, 15 minutes pour le Coran... Et bien sûr, on ne se contente pas de cela, mais on commence avec la régularité. Ce n'est pas on dit, c'est la fin de nos objectifs. Mais Je commence par la régularité et avec le temps, si maintenant je peux faire 10 minutes de Qur'an et dans 6 mois, je vais réviser pour dire peut-être que c'est le moment pour, de sauter à, à 15 minutes de Qur'an par jour. Vous comprenez Et là, à chaque année, si j'avance à chaque année de 5 minutes de plus de Qur'an, 5 minutes de plus de la sunnah, eh bien à un certain moment de ta vie, tu vas voir, tu vas voir à quel point tu as réaliser avec ce petit à quel point tu as avancé dans ta religion et ta relation avec Allah Azza wa Troisième point ici, ou bien qu'il ait une passion, une tentation qui vient pour, encore une fois, distraire le cœur. Alors là, Allah Azza nous a parlé aussi du problème des shahawat. Il y a des personnes qui ont un problème avec les ambiguïtés, d'autres personnes qui ont des problèmes avec un avec les shahawats, les passions, l'attachement à cette vie du bas monde. Et ça aussi, ça pourrait créer une distraction qui éloigne la personne d'Allah Azzawud. Donne un exemple. Ça, c'est un exemple typique. Quelqu'un qui est sur la droiture, ça c'est un exemple typique, ok Ce n'est pas de la théorie ici. On est en train de parler de, du monde dans lequel on vit. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont tombées dans ce piège. Quelqu'un qui, alhamdulillah, sa pratique, sa religion, va très bien ainsi de suite, alhamdulillah. Après ça, il commence avec une bonne intention. Il dit, moi, pour avoir de l'argent, pour avoir du halal, pour être indépendant, je vais faire un commerce, mon propre commerce. Jusqu'à ici, tout, tout va bien. Et là, petit à petit, le, comment, le commerce commence à... À quoi à fructifier, à amener de l'argent, ainsi de suite. Alhamdulillah, ça c'était ton objectif principal. Avoir de l'argent, avoir le halal pour vivre. Mais là, le problème avec le succès dans le, dans le monde du commerce, c'est quoi Avant que ça devienne important, lorsqu'il y a le succès, c'est quoi C'est que chaque succès dans le monde du commerce, il ouvre la porte à d'autres succès. Okay? Celui qui a un million, et commence à rêver de pouvoir faire 2 millions. Et le 2 millions, il va commencer à rêver de faire le 10. Et après ça, il va rêver, rêver de devenir milliardaire. C'est la nature même du, du commerce, du monde des affaires. Mais celui qui ne se contrôle pas, qu'est-ce qui va lui arriver Il va être consommé par, par son argent. Consommé par son commerce. Et il y a tellement de personnes qui étaient sur le bon chemin et juste à cause de cela. C'est pas de l'argent haram, pas c'est de l'argent purement halal. Mais là, la personne elle est tellement entrée à l'intérieur que se mêle l'argent qui est devenu une chahoua une tentation, une passion tellement forte et eh bien elle l'a éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala vous comprenez donc ça c'est les trois points qui nous a mentionnés ici och nöthetens slut är att det är en lindning, en lindning som är en lindning som gör att man inte längre är så upprörd. Lindning som gör att man inte att Satisfait par soi-même, oui, un peu plus que ça. Impressionné, très bien, ça c'est une bonne traduction. Donc être impressionné par soi-même, le Quelqu'un il dit moi je suis, quoi, très bon. Moi je suis quelqu'un de très bon, dans ma vie. Donc le ça peut être dans la dunya comme ça peut être dans le din. Dans la religion. Dans la dunia, quelqu'un dit, moi je suis trop intelligent, regardez. Encore une fois, dans le monde des affaires, il dit, regardez-moi, à chaque fois que je commence un projet, ça fonctionne. Chaque fois qu'il y a un problème, il me demande de l'aide, c'est moi qui trouve le, la solution. À chaque fois que je passe un examen, j'ai la meilleure note. Donc là, la personne, elle est impressionnée par soi-même et à un certain moment donné, elle va être leurrée par, par soi. Elle se pense être parfaite d'imperfection. Et de ce fait, il y a un problème ici. Lorsque quelqu'un pense qu'il n'a pas d'imperfection, qu'il n'a pas de faille, on va le voir dans un petit moment, Azzaud, ce qu'on va ajouter. À la fin, ça va être très pertinent avec cela. Ou, la, ou le Utbissi, l'impression, le fait d'être impressionné par soi-même est relié à la, à la religion, au din d'Allah, subhanahu wa ta'ala. comprenez Il y a combien de personnes Qui lisent le Coran en tant que moi, j'en connais pas beaucoup. Il y a combien de personnes qui aident les pauvres en tant que moi? J'en connais pas beaucoup. Ils sont tellement peu qu'à chaque fois que quelqu'un a besoin d'aide, il vient me voir. Comprenez Ça, c'est être impressionné par soi-même. C'est le Ujb. Et ça, ça pourrait abolir, encore une fois, les actions de la personne. Et ça pourrait éloigner la personne d'Allah zone. Donc, toujours, toujours, dans cette vie du bas monde, chacun fait, des, fait face à des épreuves. Soit l'épreuve ici de la faiblesse, de ne pas faire les bonnes œuvres, de faire les mauvaises œuvres, ou celui qui fait les bonnes œuvres, eh bien, la fitna, elle est différente. L'épreuve, elle est différente. C'est l'épreuve de toujours rester humble et de toujours rester un serviteur d'Allah subhanahu Ta wa ta'ala ta'ala wayakoufu an mucha assama et il le deuxième point ici pour la fin la finalité de cette inquiétude et eh bien c'est de d'éviter de cesser de faire l'huha sama c'est quoi le mucha non, de c'est de débattre de débattre avec les autres Okay, mais de débattre, pas, pas ici un débat scientifique ou de recherche. Ça veut dire ici, c'est euh, chercher un mot qui est meilleur. « Didal » n'a rien en français. C'est un peu faire euh, une polémique ou autre chose, vous comprenez J'essaie de lui dire que c'est moi qui ai raison. C'est ma façon de voir. Et il essaie de me convaincre que c'est lui qui a raison. Et là, on passe, et c'est une question futile, et là, on passe quoi Une heure, deux heures à essayer de prouver... Toi tu ne comprends pas, c'est ça ton problème. C'est parce lui il me dit mais toi tu es arrogant, tu pas étudié comme moi et ainsi de suite. Et moi je lui dis je te ramène les preuves. Non, je te ramène moi aussi les preuves. Et là ça va continuer Est-ce que ça c'est bien Non, c'est pas bon pour le cœur comme il nous dit ici mufsidatun lil Ça ça détruit le comportement, l'akhlaq de la personne, le fait de faire beaucoup de de débats comme ça. De polémique, qu'est ce que ça fait? Ça détruit le comportement de la personne. Vous comprenez? Bien sûr, dans nos jours, lorsqu'on parle de cela, qu'est ce qui arrive? On pense à quoi exactement? Deux personnes autour d'un café. Vous pensez à quoi si je vous dis si Moucha somme. les débats, quelle okay, la politique. Mais on parle de quoi en pratique? Donnez moi une situation réaliste. Oui, très bien mais on ne parle pas du sujet on parle de la situation parce que toujours il faut, il faut amener des choses à des situations réelles okay, pour, parce que souvent il y a des, des situations réelles de la vie de tous les jours mais elles sont tellement nouvelles qu'on qu oublie qu'elles eh sont toutes ces elles, elles, elles, elles sont sous l'ombre de tous ces principes qu'on est en train d'expliquer maintenant, vous comprenez Donc, L'internet, les réseaux sociaux, commentaire après commentaire, et l'autre qui répond, et l'autre qui répond, et l'autre qui répond, et l'autre qui, qui répond, et ça va, 14, parfois, subhanallah, tu ouvres un, comme ça, je sais pas moi, quelqu'un a posté un article, où, à peine tu vas trouver 15 minutes après, il y a 90 personnes qui en fait, je sais pas moi, chacun des dizaines de répliques, Tu dis subhanallah, mais les gens n'ont rien, rien à faire dans la vie, Comprends donc. Toi, tu ne comprends pas et l'autre, il dit, toi, tu ne sais pas et toi, tu es quelqu'un et l'autre qui insulte l'autre et l'autre qui insulte l'autre et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait Ça fait perdre le temps de la personne et ça fait quoi Ça ruine ton comportement, ça ruine ton comportement parce que ça fait monter à l'intérieur l'arrogance, ça fait monter la haine, ça, fait, euh, ça, ça gonfle la personne à l'intérieur, ça peut ouvrir la porte à tfahch fi à dire des mauvais mots de de gros mots ainsi de suite donc là ça te distrait encore une fois ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith authentique fi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est il est garant il est garant d'une maison d'un palais au meilleur du paradis au centre du paradis en quelque sorte. Traduction approximative du hadith pour qui liman taraka al-jidala wa inkara liman miraa Allah pour celui qui délaisse le débat même s'il si a raison même s'il si a raison même dans la vérité même dans al-haq comme Imam Malik rahimahullah il dit lorsqu'on explique la vérité à quelqu'un lorsqu'on explique la vérité à quelqu'un Soit que la personne, elle accepte la vérité, ou bien que je dise quoi Alhamdulillah. Mais je ne vais pas entrer dans des débats inutiles. Je ne peux pas forcer la personne à accepter la, la vérité. Fadakir inna ma enta mudakir l'est-a-laïhimbi, J'ai fait mon devoir. Je t'ai dit, le Coran, voilà ce qu'il dit. Je t'ai dit, le prophète, il dit telle chose, hadith authentique, il est dans Bukhari. Et même Ahmadinejad, pour expliquer ce hadith, ya, les savants sont tous d'accord. Si tu veux, je peux te ramener des références. Mais toi, quand même, tu, tu veux débattre. Et je ne suis pas d'accord. Aanakamba. Adakamba. Kallah Azzawatel te guide. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai fait mon devoir. Moi, je sais qu'Inshallah Allah, Azzawatel ne va pas me blâmer pour cela. Parce que moi, ce que je pouvais le faire expliquer, ça je l'ai fait. Après ça, c'est à toi d'accepter la vérité ou bien de ne pas l'accepter. Mais faut pas entrer ici dans le miroir pour faire un, pour m'imposer parce que j'ai la vérité. Ce n'est pas mon problème si Allah, il a écrit que tu ne mérites pas la guider. Oui, très bonne question, mais ça c'est un, un sujet très très vaste, okay? la question de faire les de la réplique, de faire des débats, ici euh, des débats académiques ou bien entre un savant et des personnes mettant égaré autre chose pour que les gens ils comprennent. Ça c'est un autre domaine complètement, c'est les redoudes, les fameuses redoudes, les répliques, « batil » ainsi de suite. Mais celle-là, il y a tellement de formes aujourd'hui que je ne peux pas te donner une réponse générale. Je ne peux pas te dire, ok, sur YouTube, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Sur euh, une chaîne de télé, mais ce que je peux te dire, c'est que le minimum ici, le minimum c'est quoi C'est que la personne, comme les savants disent, elle doit avoir de très bonnes connaissances de l'islam. Elle doit très bien connaître sa religion. Ce n'est pas à n'importe qui de faire, mettant des débats interreligieux, des débats intellectuels. Il faut avoir une très bonne connaissance de la religion d'Allah Azzawajal. Il faut avoir une très bonne connaissance du sujet en tant que tel. C'est parce que si moi je me présente comme celui qui va défendre la religion sur ce sujet, qu'est-ce qui arrive si moi, aux yeux des gens, je suis défait hmm? Ben les gens, ils vont dire ça veut dire, il euh, y, y a un problème avec l'islam. Les gens, ils vont pas dire, lui, il connaît pas, il maîtrise pas le sujet, ils vont dire, non, c'est l'islam qui n'a pas de réponse, vous comprenez Si je vais, euh, tu viens de rentrer, me rappelle, si on va parler, comme on a parlé la dernière fois, on a fait la conférence sur le cannabis, le hokm du cannabis. Si moi, je vais venir pour parler du fuq et ainsi de suite, et je vais défendre, mais là je vais avoir un médecin de l'autre côté. Quelqu'un qui connaît l'aspect scientifique de la chose. Mais lui, il essaie de débattre avec moi sur quoi les effets du cannabis. Et moi, je me mets dans ce domaine-là, dans ce cadre pour défendre l'islam, le hukm d'Allah Azza wa ce que la, le fiqh dit, la jurisprudence et ainsi de suite comme on l'a expliqué la dernière fois dans la conférence, c'est très simple c'est relié à des ilal, ce qu'on appelle la illa en tant que tel, mais là je vais m'aventurer à commencer à débattre avec lui sur l'aspect scientifique, est-ce que c'est moi qui gagne ou c'est lui c'est lui, c'est son domaine, vous comprenez je ne suis pas un médecin alors pourquoi je m'aventure dans, dans ce domaine, même si j'ai du ilm sur la religion d'Allah Azza wa Mais dans ce domaine-là, vu que le domaine est très pointu, il faut chercher quelqu'un qui maîtrise non seulement les connaissances de la religion, mais quelqu'un aussi qui a de très bonnes connaissances en médecine pour faire face à un médecin. Vous comprenez La même chose, je vous donne un exemple. Euh, si je parle moi des finances en islam, et je vous dis les finances en islam, c'est la meilleure chose pour l'humanité. Entre autres parce qu'il n'y a pas de riba, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de, ce qu'on appelle les intérêts avec les prêts et ainsi de suite. Je le dis et j'en suis mille fois convaincu. J'ai le droit de le dire. Pourquoi Parce que Allah Azza wa Jal dit Dans n'importe quelle pratique de l'islam, il n'y a rien de meilleur que le hukm d'Allah Azza wa Ça c'est ma façon à moi de l'expliquer. Sous, sous un angle de religion. Vous êtes des musulmans, vous connaissez votre akida, vous croyez en Allah ou non Si vous ne croyez pas en Allah, on va parler du tawhid, du Coran, de l'islam, c'est quoi Mais si vous dites croire en Allah, tout ce que je vais vous dire, c'est quoi C'est que Allah il a interdit le, le riba. Mais là, si on va m'amener sur un plateau de télé pour débattre avec un expert en finance qui lui il dit non, non, le riba c'est bien, les intérêts, c'est bien pour l'économie. Et il est là pour expliquer avec des chiffres. Et moi, j'ai commencé à débattre avec lui. Non, tu sais quoi Lorsqu'il y avait la crise financière, il y a des banques européennes qui ont fait réduire le, le taux à 0%, ainsi de suite. Que moi, C'est quoi C'est à peine quelques informations. Mais je ne suis pas un expert dans le domaine. Et de ce fait, est-ce que c'est moi qui va gagner ou lui C'est lui. Et à la fin, qu'est-ce que les gens vont dire Conclusion de la chose L'islam a tort ou ta version à toi de l'islam, elle est, elle est fausse. Vous comprenez Donc, Il faut que j'ai le ilm, la connaissance, très bonne connaissance de la religion d'Allah Azzawajal, avoir une foi qui soit forte, de un, de deux, maîtriser très bien le sujet, et trois, les ulama, ils disent connaître, c'est quoi les règles, il y a adab, les ulama, vous savez, les savants, ils ont écrit des livres, des livres, sans exagérer, il y a des livres de plusieurs centaines de pages, certains livres sont contemporains, plus faciles, d'autres livres sont beaucoup plus, beaucoup plus euh, concentrés, beaucoup plus durables, à étudier vous comprenez mais les ulama ils ont écrit des livres sur la science du jadal sur le le débat c'est quoi le débat comment débattre il y a il y a l'éthique de ça il y a des règles d'éthique pour ça comme le ikhlas comme le fait de ne pas vouloir ne pas chercher à s'imposer en tant que personne à cracher l'autre mais essayer de quoi de d'arriver à la vérité c'est l'objectif il y a il y a adab pour cela. Il y a de l'éthique, il y a des façons de répondre à des questions, et il y a l'aspect quoi aussi L'aspect rationnel de la chose, l'aspect logique, comment organiser l'information, comment, euh, comment décomposer les arguments de l'autre personne, amener des, des contre-arguments. Donc, tout ça, c'est pas donné à n'importe qui, vous comprenez Et de ce fait, c'est pas juste « Ah, eh, je vais sur YouTube pour défendre ma religion », sauf s'il y a des choses qui sont claires, si je peux ajouter une différence ici entre une clarification et entre en train de débat. C'est clair. Quelqu'un me dit, euh, non, ce hadith, il est faible. Et moi, je sais que c'est complètement faux. Alors moi, je peux répondre sur Internet dire, le hadith, il est dans Boukhari. Et va me dire, oui, il est dans Boukhari, mais il est faible. Je vais dire, mais euh, est-ce que tu es un savant, est-ce que tu es un spécialiste en hadith, oui ou non Juste pour aider les gens ici à, quoi, à cadrer, à cerner ce que cette personne-là est en train de dire. Mais dès que la personne commence à dire des choses ridicules, moi, je me retire. Je me retire parce que c'est le prophète qui dit que le mirah, ce n'est pas bien. Le mirah, encore une fois, c'est ce fameux débat ici inutile. Il y a des exceptions, mais les exceptions, comme on a dit, c'est pour les savants et les, les personnes de sciences et de connaissances, et ainsi de suite. Oui, Euh, l'événement est la da'wa, mais je n'ai pas compris. C'est quel type d'événement exactement Ok. Mais est-ce que c'est -ce est, est -ce est un événement comme une conférence ou est-ce que c'est est des kiosques d'information Taïm. Si vous êtes en train de parler à des gens, encore une fois, je ne peux pas vous donner une réponse générale parce que ça dépend de c'est qui qui va faire la da'wa, qui qui va parler. Est-ce que vous allez ramener des personnes qui sont des spécialistes ou bien ça va être juste des jeunes musulmans, des étudiants qui parlent de leur religion. Il y a une grande différence entre les deux. Si c'est des spécialistes dans le domaine qui s'y connaissent et tout, eh bien, normalement, ils connaissent. C'est quoi, quoi les procédures à suivre Parce que pour être un da'yé, il faut connaître tout ce genre de, de sciences et de, de principes et ainsi de suite. Mais si c'est la da'wa comme on le fait de nos jours en général, dans une université, un collège, des tables d'information, toujours, comme on dit, se contenter de Ce qu'en je me contente de mon niveau à moi, la partie majeure des personnes qui vont venir vous, vous visiter, ça va être des personnes qui ne connaissent pas grand-chose sur la religion, qui veulent tout simplement s'informer, je peux lui donner des pamphlets, des informations de base. Qu'est-ce que dit l'islam C'est -ce ça? ça notre devoir en passant. La dawa c'est pas de faire, c'est pas de faire de la philosophie de la religion, de faire l'histoire de la religion, c'est pas ça. Dawa, mon obligation pour que je la remplisse auprès d'Allah Azawajel, c'est de dire aux gens que Allah Azawajel vous a envoyé un dernier prophète, que son message est destiné à toute l'humanité qui s'appelle Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que en gros voilà ce que sa religion elle dit adorer Allah, ne lui associez pas d'autres partenaire, aimer tous les prophètes d'Allah, de Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah azzawajal, Dieu, il est unique, qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas de fils, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré, que Jésus salam, que alayhi salam, Allah azzawajal, il dit que il est le serviteur et le noble messager de Dieu, mais qui n'est pas le, le fils de Dieu, parce Allah azzawajal n'a pas de, de fils. Allah, il veut que nous, qu'on lui obéisse, qu'on fasse de notre mieux pour faire les bonnes œuvres, de s'éloigner des interdits, du mensonge, de la fornication, de l'alcool, du vol, de telle de telle chose, de la fraude et ainsi de suite, que Allah azza wa aimerait qu'on fasse la salat, la prière de façon permanente et de faire la zakat, d'aider les pauvres si on est riche, de faire le jeûne du Ramadan, de faire le, le pèlerinage. Et, je dis à la personne, je vous suggère de lire tel pamphlet, je peux vous donner une traduction de certains versets, sélectionner du Coran qui parle des bases de la religion, et ainsi de suite, je vous, je vous encourage à le faire. Si je fais ça, je fais plus que mon devoir. Vous comprenez Après ça, si la personne elle a des questions pertinentes, importantes, auxquelles moi j'ai des réponses, je dois répondre. Si je n'ai pas la réponse, ou la question n'est pas pertinente... Mais qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient Il y a des choses... Ça, ce n'est pas mon obligation de te parler de la politique ou du Moyen-Orient. OK, là, on est sorti du cadre de la Allah Azza wa ne me donne pas cette responsabilité. Vous comprenez Mais, s'il y a des questions qui sont pertinentes et que je connais la réponse, je dois te répondre pour t'aider à comprendre plus cette religion. Si je n'ai pas ta... Si je n'ai pas la réponse, eh bien, qu'est-ce que je peux te dire Donne-moi ton contact si tu es très intéressé autre chose. Je peux te mettre en contact avec une personne qui est plus instruite que moi qui va vous aider. Je peux vous amener au masjid, à la mosquée pour parler à un cher, pour autre chose. Ça, c'est mon travail. C'est ça la da'wa qu'on fait. Dès qu'on fait face, soit une personne qui est mal intentionnée, qui vient pour insulter l'islam, et pour, encore une fois, des personnes... Il y a des personnes qui sont quoi Qui sont pseudo-informées, on ne va pas dire informées. C'est pas... qui n'ont pas la science. la différence c'est entre l'information et... La science, entre l'information et l'ilm. Il y a des gens de nos jours qui lisent beaucoup. Ils ne sont pas des musulmans, mais qui sont toujours sur Internet et toutes les informations. Ils connaissent tout ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce que lui il a fait Telle chose Dans votre livre, il y a telle chose Il y a tel savant qui s'appelle telle chose et Il a dit telle chose Et ainsi de suite. Quelqu'un qui est là pour quoi T'attaquer. Il n'est pas là pour écouter. Une telle personne, Allah a wa Jai, il dit « وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا » Salam, c'est juste de lui ouvrir un passage et de lui dire à la prochaine. Ou il y a quelqu'un qui veut apprendre, qui veut, qui a des, des questions, vraiment, la personne est très ouverte, mais ces questions à elle sont tellement avancées que je n'ai pas de science. Encore une fois ici, c'est de dire tout simplement à la personne, je ne suis pas un savant dans l'islam, je ne suis pas quelqu'un de spécialiste, Si ces questions-là sont importantes pour vous, pour connaître l'islam parce que vous cherchez la vérité, je peux vous diriger vers une personne de, de science, c'est tout. Okay, mais les fameux débats, de, encore une fois, on en a vu des personnes, il prend quelqu'un dans le côté, il y a des gros débats comme ça, chaud, chacun il crie pendant une heure, et là il y a tout un groupe de personnes qui vient aux alentours, et là il y a l'autre qui dit comme ça « Ok, « Amenez-moi, vous avez le Coran ici, ok, amenez-moi. » Et là, il ouvre euh, surat Nisa, et dit « Regarde, ça dit frappez-les, ok, amenez-moi. » L'autre verset, je le connais très bien, il est où Ça dit « Tuez-les. Et » là, Et là, les deux sont en train de dire « Non, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ça, c'est une traduction, c'est l'interprétation et tout. » Là, il y a beaucoup de personnes aux alentours parce que ça devient chaud. Ça, c'est pas Dawai. c'est pas ce Allah a dit de nous, subhanahu wa ta'ala. C'est clair Oui. C'est quoi l'erreur entre eux? Mira al c'est le même sens général. OK, la, la petite distinction entre les deux, là il faut revenir au livre de Laura de euh, les livres des dictionnaires de langue en arabe pour voir s'il y a des subtilités comme ça. pour finir, après ça il nous dit wa al yufsiduha adam al wa huwa al-hazl wa al Troisième chose ici pour la finalité encore une fois de cette fameuse inquiétude, c'est al-irada, préserver la volonté être inquiet de perdre sa, sa volonté donc lorsqu'on a une volonté de faire les bonnes choses qu'est-ce qui pourrait l'altérer, qu'est-ce qui pourrait l'affecter il nous dit ici c'est le divertissement le jeu il y a mille et une formes de divertissement à travers l'histoire mais juste comprenez en général comme une fois le divertissement Allah Azza wa nous dit اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم en arabe aujourd'hui on dit en français c'est quoi c'est le jeu jouer les gens jou en train de jouer, jouer. Allah al la'ib Allah عز وجل nous dit ici dans ce contexte de cette ayah que c'est pas une bonne chance parce que la partie majeure de l'humanité Allah عز وجل l'aura envoyé un livre, mais à chaque fois qu'il y a des versets qui sont révélés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de jouer, le jeu. Le jeu, en tant que tel, ce n'est pas nécessairement haram. Il y a des formes de jeu qui sont halal, il y a des formes de jeu qui sont haram. Ça, on le sait tous. Faire du sport, c'est halal. Sport qui ne serait pas agressif, qui ne serait pas dangereux pour la personne, autre chose. Jouer au hasard, à des cartes, et ainsi de suite, que ça c'est haram, ça c'est al maysir Par contre, même le jeu qui est halal, le jeu, le croyant lorsqu'il joue, il joue parce qu'on appelle ça al c'est un divertissement temporaire, parce que notre neuf, ce n'est pas des anges, on est des êtres humains, et l'être humain, de par sa nature, il perd la volonté lorsqu'il fait trop de sérieux. Lorsqu'il y a toujours le sérieux, Al-Nafs, commence à résister à l'intérieur. Et de ce fait, ça fait partie du fiqh, de la bonne compréhension de l'islam de donner quoi des, des sorties de permission à son âme, de lui permettre de, de jouer, de se divertir dans le halal. Mais ça, ça doit être l'exception, pas la règle. Parce que le croyant, il a beaucoup de choses sérieuses, importantes à faire. Il comprend la valeur de cette chose. Il ne passe pas toute sa vie à jouer, à jouer, à jouer, à jouer, à jouer. Et là, la vie, les, la, la vie le temps a été brûlé, le temps de la personne, c'est clair Bien sûr, il y a des personnes à qui, euh, ça c'est de nos jours, juste pour euh, mettre la balance au en fait, il y a des créatures, des êtres humains à qui Allah a donné le droit de jouer. C'est qui ces personnes-là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 Jouer. Quelqu'un dit quelqu « Mon fils, il perd beaucoup de temps. Joue beaucoup. Okay, » Un enfant, il n'y a, a pas de perte de temps pour un enfant. Un enfant, jouer, ça fait partie de son processus d'apprentissage, de découverte de la vie. Mais pour un adulte, quelqu'un qui a atteint un certain âge, boulourg de un, et surtout le plus que la personne elle avance dans la vie, le plus qu'elle va, qu'elle doit prendre sa vie au, au sérieux, se concentrer sur le sérieux Le jeu, ça reste une exception du divertissement et ainsi de suite. Il y avait une question N'importe quelle forme de jeu. Le jeu, ici, dans ce qu'on appelle le divertissement, okay ça veut dire les choses qui ne sont pas sérieuses. Les choses qui ne sont pas sérieuses, donc ça rentre dans ça. C'est pour ça que j'ai dit c'est difficile pour moi de donner des exemples, c'est parce que de nos jours... Le divertissement, c'est devenu l'industrie, c'est l'industrie de notre temps. Donc, il y a tellement de formes que je ne peux pas vous dire, c'est un, deux, trois et quatre. Donc, soit c'est un jeu qui est physique, joué physiquement, les, jeux, les gens qui jouent, qui courent, euh, ils jouent au foot ou autre chose. Et de nos jours aussi, il y a le jeu qui est, pas nécessairement intellectuel, mais euh, on peut dire moral, ok Donc, euh, regardez la télé, c'est quoi ça C'est devenu un jeu, un divertissement. Regarder des vidéos qui font rire. Les gens qui regardent des vidéos qui font rire sur Internet. Il y a une différence entre quelqu'un qui a fait sa salat, il a fait son quran, et ainsi de suite. On lui a envoyé une vidéo de 5 minutes qui le fait rire. Ok, 5 minutes par jour. Et entre quelqu'un qui va passer 3 heures euh, vidéo après vidéo, vidéo <rire> en train de rire et de rire et de rire et de rire. Et de rire. <rire> euh, encore une fois, des vidéos drôles, Euh, les fameux jeux vidéo. Donc tout ça, tout ça, ça rentre. Dès que ça dépasse un certain seuil, ça devient un peu exagéré. Et à un certain moment, ça devient quoi Ça devient que la personne n'est pas sérieuse dans sa vie. Et je le dis parce que c'est malheureux, malheureux, mais ça existe beaucoup. Okay ça existe beaucoup de nos jours. Et comme on a mentionné un peu la, la science derrière, de nos jours, peut-être que le fait qu'il y ait tellement de nouvelles formes de divertissement qui apparaissent avec la technologie et ainsi de suite, avec ce marché qui est tellement important de nos jours. Remarquez que dans les nouvelles, j'ouvre les pages de nouvelles, souvent ils commencent par des nouvelles de du monde et du divertissement. C'est devenu des, des nouvelles parfois, c'est la nouvelle du jour. Hollywood, tel jeu vient de sortir, parfois c'est la nouvelle du jour. Il y a des guerres à travers le monde, il y a des famines, il y a des êtres humains qui ne trouvent pas de quoi manger, il y a des gens qui vivent dans des situations graves, mais la nouvelle du jour, la nouvelle principale, c'est quoi C'est relié au monde du divertissement. Et de l'autre côté, comme on a dit, il y a des gens qui, ont dans leur 5, qui sont dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine, et qui veulent vivre la vie d'un, adolescent. Ça vient des questions comme ça, ça vient, c'est vraiment la réalité, c'est même à l'intérieur de notre communauté. Parfois, euh, une femme qui appelle au masjid, qui contacte autre chose, qui dit que moi, mon mari, il est absent de la vie. Il est absent. Il n'est pas présent en tant que père, ni en tant que, que époux. Pourquoi Pas parce qu'il fait, comme dans le temps des sahabas, il fait, fait beaucoup de prières, de ibad, et ainsi de suite. Là, on peut lui dire, non, c'est pas comme ça qu'on fait Ibada, non, c'est même pas ça. Euh, c'est pas parce qu'il euh, il aime beaucoup lire et apprendre et chercher la science et je sais pas quoi ou c'est un chercheur qu'on okay, on peut lui dire ok que okay, la science c'est bien et tout mais donne un peu non il passe 4 heures 5 heures 6 heures de sa journée à regarder des des matchs de foot parce que Lazerdil aime ça non donc ça c'est là ça c'est passer sa vie à jouer c'est clair que c'est pas c'est pas du sérieux ça y est Oui, Archie. C'est quoi le lien entre le udbe et la polémique, Taïeb? Il n'y a pas de lien direct à ma connaissance. Par contre, la polémique pourrait pousser au udbe, ou parfois le udbe il pousse à la polémique. Comment? Quelqu'un qui a beaucoup de science et qui sait convaincre les gens, qui fait des débats avec les autres, tellement il arrive toujours à, comment dit, détruire l'autre personne, tu vois? Tu plus de réponse. Je t'ai eu, je t'ai dit au début. Une autre fois, avec l'autre, avec le temps, la personne va être trop impressionnée par sa propre... Moi, j'ai trop, trop de science. Il y, a, il y a des gens qui le disent comme ça. Ils disent, moi, je, me trompe, je ne me trompe jamais. A'udhu Billah. Ça, c'est grave de dire ça. Que moi, je ne me trompe jamais. Il y a des gens qui disent ça. Lorsque je te dis quelque chose, c'est la vérité. Tu es quoi, toi, un prophète Ou c'est le contraire. Quelqu'un qui est trop impressionné par soi-même, ça, ça pousse la personne à... beaucoup de faire la, la polémique et le mira, le khosommat. Pourquoi Parce que la personne, elle, elle pense que tous les autres ne sont pas au... à son niveau. Vous comprenez Et de ce fait, il aime ça, questionner les autres. Pour, pour n'importe quelle raison. Même des sujets futiles de la vie de tous les jours, que ce n'est pas une question de vérité, de hack, de batel, autre chose, c'est clair Si quelqu'un me dit, regardez, quelqu'un me dit, vous savez quoi, on est dans une assemblée, comme ça on est un groupe de frères, 5, 6, 7 frères, il dit, il dit aux autres, est-ce que vous savez pourquoi le prix d'essence il a monté cette semaine C'est parce qu'il y a telle banque qui a acheté je ne sais pas quoi et c'est pour, pour ça que, que c'est monté. Et moi j'ai des connaissances dans ce sujet et je sais que ce qu'il est en train de dire c'est du n'importe quoi. Vous comprenez Lui, il ne sait pas, mais moi, je, je suis quelqu'un de très connaisseur dans le domaine. Je peux lui expl... Est-ce que c'est vraiment important de commencer une discussion sur pourquoi est-ce que le, le prix de l'essence est monté Est-ce que c'est ici une question de hak, de vérité, de faux Les gens vont être égarés parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas à cause de telle banque qui a acheté. Okay? C'est un sujet futile de la vie, et de ce fait, je peux jouer au naïf qui ne comprend rien du tout. Parce que le sujet va être clos dans 30 secondes, c'est fini. Tout le monde va l'oublier comprenez Donc la pertinence de la chose en tant que telle. Euh, J'aimerais, Inch'Allah, Azza Jal, juste à 10 minutes, comme ça, finir avec une question qui est reliée à ça. Même si ce n'est pas ici dans ma d'air, mais vu qu'on a parlé un peu de la crainte, de la Vous savez c'est quoi l'istighfar L'istighfar, c'est demander pardon d'Allah, Azza wa Jal. Le sens est plus, plus précis, plus profond, mais prenons ça simple. C'est demander le pardon d'Allah, Azza wa Jal. Dire astaghfirullah, sous sa forme la plus simple. Mais il y a d'autres formes. C'est tellement important dans la religion d'Allah Azzawajal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le istighfar trois fois après chaque salat après chaque prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique il a dit quoi? Je demande le pardon d'Allah Azzawajal plus de 70 fois par jour Quelqu'un va nous dire mais pourquoi le pardon? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait de mal? Beaucoup de gens pensent, on dit « Astaghfirullah » lorsqu'on fait quelque chose de très grave. Là, il faut dire quoi ?« Astaghfirullah » Ça, c'est faux. On dit « Astaghfirullah » en permanence. On demande le pardon d'Allah, pour nos imperfections. Dans un hadith authentique, Abu Bakr, Bakr c'est le meilleur compagnon du prophète, on le sait tous, et c'est le meilleur être humain qui a marché sur cette terre après les prophètes, comme les savants ils le disent, ça c'est comme les textes le prouvent, les textes authentiques. Abu Bakr, anhu, il était l'un des rares musulmans, à peine 4 ou 5 musulmans, les premiers musulmans avec le prophète sallallahu alayhi Lorsqu'il n'y avait personne, il n'y avait pas des millions de personnes, il y avait juste le prophète sallallahu alayhi wa à peine deux, trois hommes et... Khadija radiallahu ta'ala anha. Abu Bakr, il a supporté le prophète sallallahu alayhi avec son argent. Il a donné tout son argent fils d'Abirillah. Il a protégé le prophète sallallahu alayhi Vous le savez tous, revenez à la sira biographie du prophète sallallahu alayhi Vous allez savoir c'est qui Abu Bakr radiallahu ta'ala anha. Depuis le tout début de l'islam. Un jour Abu Bakr anhu, il a demandé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Halimni dua an adru bihi fi salati. Apprends-moi une invocation que je peux dire dans ma salat. Ça c'est une invocation pour Abu Bakr que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui apprendre. Ce n'est pas pour le vendeur des drogues dans la rue, c'est une invocation pour Abu Bakr. Et une invocation quand Il n'a pas dit « Ya Rasoul Allah, apprends-moi une invocation à dire lorsque je fais des péchés. » Il a dit « Une invocation à dire dans ma salate. » La meilleure des bonnes œuvres. Alors le prophète lui a dit quoi Il dit « Allahumma inni zalam nafsi nefsi zalman kathira wa la yaghfiru al-zuluba illa ant faghfirli li min indik warhamni innaka antal ghaffururur rahim. » Il dit oh « Allah !» J'ai fait du tort, je me suis fait des injustices à moi-même. Tellement, beaucoup. Beaucoup de tort. Ça veut dire j'ai fait beaucoup de mal. Et c'est seul toi qui pardonne les péchés, alors pardonne-moi. Parce que tu es le pardonneur et le tout miséricordieux. Si j'ai fait du tort à moi-même, ça se réfère en islam à lorsqu'on fait des péchés. Qui a dit ça dans le Coran Est-ce que c'est... Bon, Abu Bakr, il doit dire ça parce qu'il a appris ça du prophète Qui a dit ça avant Abu Bakr dans le Coran Adam, alayhi salam prophète d'Allah, premier atruma, il a dit quoi, Rabbana Zalamna, anfusana, on a fait du tort à nous-mêmes. Adam et Hawa, Adam et Eve, alayhi mas-salam. Younus, alayhis-salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntumina Allah l'imine. C'est clair et dans plusieurs autres ayats dans le Coran, des prophètes, ainsi de suite, qui en disent cela. Alors, la question qui se pose, est-ce que nous, après ça, est-ce qu'on est, est, est, qu on, on est meilleurs eux pour dire « Je n'ai rien à craindre, je n'ai pas fait de mal ». Ça, c'est le discours de plusieurs musulmans de nos jours. « Je n'ai pas fait de mal, moi, je n'ai rien, rien à craindre, j'ai fait beaucoup de bien dans ma vie, Allah, il le sait, j'ai fait le sadaqa. Le pire, c'est lorsque ça vient de quelqu'un, par exemple, qui ne fait même pas la salade. Ok Je te dis, Moi, je, moi, je suis très bonne personne, je n'ai rien à craindre. » On a parlé ici de d'Estirfar, « Demandez pardon. » On a parlé d'Abou Bakr. Passons à la prochaine étape ici. Remarquez bien, écoutez bien l'exemple qu'on va donner. Écoute, essayez d'imaginer l'ampleur de cet exemple. Tout ça, c'est des narrations authentiques, que ce soit dans le Coran ou bien des narrations authentiques. On connaît tous la bataille de Badr, n'est-ce pas L'une des plus grandes batailles de l'Islam. Et l'une des plus grandes victoires de l'histoire de l'islam. Et on sait tous que les sahaba, les compagnons qui ont participé à Badr, ils sont parmi les meilleurs des compagnons. Comme dans le hadith qu'Allah Azza wa Jalla dit, subhanahu wa ta'ala, que je vous ai pardonné, faites ce que vous voulez. Lors de cette grande journée de Badr, que nous on célèbre comme la grande victoire, imaginez que le prophète, sallam, juste avant, et juste après la victoire. Les deux moments, juste avant et juste après, qu'est-ce qui est arrivé? Il était craintif, très craintif avant, et très craintif après. Craintif de ses ennemis? Non. Avant la bataille de Badr, dans le hadith authentique, ça nous dit que le prophète, vous pouvait lire les détails, on n'a pas le temps, mais revenez à des livres de biographie, Syrah, ok? Ça c'est un autre point, en lisant des hadiths aussi, lisez la sira, soit les hadiths ou les la Syrah, comme, un livre comme le... Nectar cacheté, rahiq al-maktoum, très simple de la Syrah lire la biographie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faut aussi, attention, il faut savoir quel livre lire sur la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Lire des livres authentiques. J'ai déjà vu des personnes qui vont à la bibliothèque municipale pour chercher un livre sur la vie du Prophète sallallahu alayhi okay? Écrit par un non musulman, par un orientaliste. Je pense qu'il va dire la vérité sur ton prophète. Un peu, un peu de common sense, ok Euh, ça c'est comme un, un chrétien qui va entrer au masjid pour euh, pour euh, pour prendre un livre qui nous qui qui, qui lui parle, je sais pas moi l'histoire du christianisme ou autre chose. Does it make sense? Juste avant la bataille de Badr, qu'est-ce que le prophète Sallām a fait? Il était en train de faire des invocations tellement sincères tellement sincère que ces vêtements qu'il portait sur ses épaules, eh bien, ils sont tombés. Rida, ici, comme, comme, un, comme une forme de... Euh, aujourd'hui Un châle ou un gilet ou autre chose que le prophète Sahasim avait sur ses épaules, c'est tombé. Tellement le prophète Sahasim, il était engagé dans son dua. Et là, Abu Bakr, après ça, il dit, « Ya "Khalas, t'as fait, fait beaucoup de dua, sois pas inquiet. Allah Azza Deh, va donner ce qu'il t'a promis. Les savants nous ont dit, pourquoi est-ce que le prophète il était tellement inquiet Parce que le prophète Salasim, il craignait que dans sa communauté, que dans son groupe à lui, les compagnons qui étaient avec lui, qu'il y ait quelque chose, un péché, une mauvaise œuvre, un manquement, une mauvaise intention qui va tout détruire. Et éloigner la victoire. Vous comprenez Bye. Badr est arrivé prophète rasulam il a eu la victoire une grande victoire alayhi salatou juste après juste ça ça c'est la fin de la bataille qu'est-ce qui arrive là Allah il a fait descendre des anges qui ont supporté l'armée du prophète rasulam des malaïka alayhi des chevaliers des anges Là, qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait juste après Est-ce qu'il célèbre C'est la grosse victoire, ainsi de suite. Okay, Aujourd'hui, les musulmans, pour un match de foot, ils célèbrent. Ils vont célébrer avec le haram et avec je ne sais pas quoi. Ils vont, ils vont faire tourner le monde à l'envers. Ils vont dire ça c'est Allah qui nous a donné cette victoire pour un match de foot. Bref, là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait Quelques instants plus tard, à peine. Umar ibn al-Khattab, il vient, il trouve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont en train de pleurer. Pleure, c'est la victoire. Là, Umar il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, pourquoi vous pleurez Dites-moi. s'il y a une raison qui justifie de pleurer, je vais pleurer, moi aussi, je vais devoir pleurer ou au moins je vais faire semblant de pleurer si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pleure et Abu Bakr il pleure je vais au moins faire semblant de participer avec vous même s'il n'y a rien qui me touche directement alors là il a découvert qu'est-ce qui est arrivé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu ils ont eu un un avis une opinion, une idée ils ont fait une décision qu'on appellerait de nos jours une simple décision politique, rien à voir avec euh, fatwa, halal, haram, autre chose. Que Allah Azzawodin, il n'aimait pas, Allah Azzawodin, il a révélé tout de suite un verset du ciel pour dire à qui Au prophète, sallallahu et à Abu Bakr. C'est dirigé au meilleur des croyants. Il leur dit « L'aula kitabu minallahi sabaqa lamassakum fima khaddam Si ce n'était pas ce que Allah il a décrété, les savants ils ont dit ça veut dire qu'Allah il a décrété que les gens de Ba, il leur pardonne. Allah Azza wa Jal, vous aurez envoyé une punition sévère. Et le prophète SAS il a dit quoi Urida alayya ou comme a dit adna ash-shajara, que j'ai vu votre punition là-bas devant l'arbre était tellement proche. Punition pour qui Pour les Sahab, et les meilleurs des Sahab, juste après la victoire de Badr. Pour quelque chose que nous en prenons, c'est juste une, c'est juste une décision stratégique qui était la fausse décision. Revenez à la Sirah, lisez toute l'histoire de la bataille de Badr, très très important. Et certains savants sont d'avis que cette punition d'Arzudn il l'a envoyée dans la prochaine bataille qui était Uhud. C'est pour ça que les musulmans ils étaient défaits pour à cause de de ça. Mais ça c'est dans certaines narrations. Alors même si elles sont authentique ou non. Donc ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Mais c'est quoi l'idée de tout cela Pourquoi est-ce qu'on est en train de mencer tout cela Qu'il y a des gens qui pensent que si on est musulman, Allah Azza wa nous punit pas qu'on est immunisé. Non. Que si on fait les mauvaises choses, surtout si on ne demande pas le pardon d'Allah Azza wa et eh bien Allah Azza wa pourrait nous ne punir subhanahu wa ta'ala c'est pour ça Allah azza wa jalla dit dans le Coran Karim Il dit, wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah azza wa jalla ne va pas les punir n'importe quelle communauté si tu es parmi eux si le prophète sallallahi est parmi eux Allah azza wa jalla ne va pas les punir et Allah azza wa jalla ne va pas les punir s'ils demandent le pardon d'Allah azza wa jalla s'ils le istirfa. soit que la personne Le prophète Sa'asmi est avec nous. S'il n'est pas avec nous, si on suit sa cire, sa façon de vivre, on applique sa méthode. Allah Azza wa ne nous punit pas. Sinon, si on a un manquement dans ça, la moindre des choses, c'est quoi C'est de reconnaître ce manquement, nos failles et demander le pardon d'Allah Azza wa Sinon, il n'y a rien qui protège qui que ce soit contre la punition d'Allah Azza wa dans cette vie du bas monde ou dans lau Donc tout ça, c'est pour dire, tout ce qu'on est en train de mentionner ici sur la peur d'Allah, craindre d'Allah, être inquiet, que tout ça, ça c'est plus que justifié dans le cadre de l'Ibada, de la servitude, même si bien sûr, ça doit être toujours équilibré par l'amour d'Allah et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions avant de finir, inshallah, oui Ça c'est sur les Asrad de Badr qui okay, voulaient prendre des prisonniers en, de façon très brève, ils voulaient prendre des prisonniers après ça pour les libérer avec un avec euh, comment on appelle ça une une rançon. OK de Quraysh. Donc ils ont dit parce que Quraysh ils ont pris notre argent avant qu'on fasse la Hégira et tout Eh bien on va prendre des prisonniers des grands leaders de Quraysh lors de cette bataille de Badr et on va demander une une rançon. Allah tu Que vous voulez-vous préférer la douane vous chercher l'argent Imaginez juste pour ça, Marzouki les a blâmés. Dernière question, oui. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça C'est que. Comme on dit toujours, c'est un ishtihad, c'était leur façon de voir les choses. Mais ce qui était derrière l'ishtihad, si on revient encore une fois, c'est des détails dans le tafsir le sirah, ainsi de suite. Mais si on revient à l'histoire, c'est que plusieurs des sahaba, des compagnons, eh bien, ils poussaient vers cette direction. Ils réclamaient de prendre des prisonniers pour prendre la rançon. Comprenez, ils cherchaient le fidèle, l'argent. Alors que Allah Azza wa c'est pas l'argent qu'il cherche à travers Badr ce qu'il voulait Allah Azza wa Jall à travers Badr c'est quoi c'est de détruire cette force là de ashirk qui s'opposait au prophète de Quraish C'est clair? طيب والله تعالى اعلى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين